de ces terres qui m'ont vu naître, d'une magnifique beauté, 11 heures, fête matinée, une splendide journée, gazelle combattait sur les vastes prairies de savanes mortelle, pourtant plus belle arc-en-ciel, de ailes en connaissance, en moi, ils ont réveillé la méfiance, sa solution étoile, de nous voir partir d'ici, le seul monde, ils ont toujours pas compris, que nous aussi fait partie intégrale de ce petit pays. Ce texte est dédié à tous mes frères qui rêvent d'une terre, sans frontières, sans guerre, sans famille, sans douille par terre un bloc est trahi, renie, salit les hommes de couleur vous dites nous comprendre mais subissez pas nos douleurs excuse moi si j'ai trop de rancœur une rage, une envie de mettre les du à l'heure en crise et ces bâtards qui sont de haram la détroche et la gueule sonne la la là où a un problème à ça on peut qu'elle jamais se poser que ça qui est tombé c'est beau le temps qu'on veut dire c'est au pouvoir où Oké? Hij nous fâchent parce qu'on s'entit en ghetto elle ne peut pas toucher le haut niveau il nous la l'avenir ça fait longtemps Que nos cas de yoga de yankon Attuions-nous, aujourd'hui la l'agata Ce morceau est à la gloire du Créateur Qui a créé la terre, son pays sans frontières Dans tous ses états avec toutes ses couleurs Ses guerres et ses pays du tiers monde Mon dieu c'est immonde de voir des bled considérer les étrangers dans l'ombre Pourtant les territoires sont peuplés en monde Mais dix ans sont les ex-colonisants les délimité Leurs intentions sont les pays pleins de beauté, en gros. Je rêve de voyager sans contrôle d'identité. Sans frontières, sans frontières, faites péter les barrières. Afin d'offrir faire un peu d'espoir à tous nos frères, sans frontières, sans frontières. Faites péter les barrières. Afin d'offrir faire un peu d'espoir à tous nos frères, sans frontières, sans frontières. Faites péter les barrières. Afin de faire un peu d'espoir à tous nos frères, sans frontières, sans frontières. Faites péter les barrières. Afin d'offrir un peu d'espoir à tous nos frères On est venu balancer un coup de gueule trop de larmes Tout un continent qui souffre et pourtant chacun se sent seul Et certains se défendent à coups de larmes Traverser des mers des déserts En que la France aurait une solution à tout ce drame Sans frontières sans frontières Faites péter les barrières Afin d'offrir un peu d'espoir à tous mes frères Afin d'offrir un peu d'espoir à tous mes frères ou pas tous les C'est Pour tout ça qui pas mis en we gaan niet stoppen, va, gaan niet stoppen. We gaan niet stoppen, we gaan niet stoppen. We gaan niet stoppen, we gaan niet stoppen. We gaan La nouvelle tendance pour moi, pas de chance, pas de changement T'es pas nouveau venu à qui ça dérange Les événements nous proposent d'arrangements Juste alors j'étais t'explique, je vis dans deux mondes Ne crois pas, pas identique, mais plus immonde Tantôt arnaqueur, quelquefois fois aboyeur J'y comprends compréhension Qui a fait pour beaucoup de finir en 11 ans. Pour certains de finir dévitalisé, le prix à payer Comme un aigle, mange plein plat de plats maigres aigre dans la peau véritable nègre Faut pas bien donner ses maîtres